Tu dis partout qu'il est très beau et que tu penses Qu'aucun garçon n'a su te plaire à ce point-là Tu dis aussi qu'au fond de toi, un vide immense Brise ton cœur comme tu le vois auprès de moi À chacun sa chance Il faut gagner son amour Il ne faudrait pas que tu penses Que pour toi c'est joué d'avance Car moi je l'aime Moi je l'aime Je l'aime aussi Quand je le vois Tout comme toi, ma vie s'enflamme. Et quand ses yeux posés sur moi semblent troublés, je suis certaine que nous avons les mêmes âmes et qu'il nous faut ne pas tricher, mais batailler. À chacun sa chance.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 Après vrai jour les poings Car si je perds et si demain il te préfère Alors tant pis, moi je dirais que c'est très bien À chacun sa chance